Vous savez, ici, au u n Dead Incorporated Show, réanimation. Un travail assidu et constant est fait afin de vous présenter chaque semaine l'émission métal la plus ordinaire des ondes, l'émission comporte le moins de contenu intelligent et de pertinence. Tous ces efforts sont certes très demandants. C'est aussi dans cet ordre d'idées et parce que je, je ne puis me permettre de passer pour celui qui n'est pas professionnel. que Je vous certifie que tous ces aspects négatifs sont indé indéniablement la faute de Sinistrose. <rire> Mais étant le maître, je dois avoir un assistant, même tout aussi ridicule que ce gobelin. Et ça, c'est vraiment épuisant. Donc, la semaine prochaine, nous ferons une courte pause avant de revenir de façon très brutale pour le dernier droit qui nous mène aux vacances estivales. Vacances qui me permettront peut-être de perdre Sinistrose quelque part. Dans un no man's land. <rire> Mais ce n'est pas tout, pour tout de suite. Donc savourez cette mixture autrement toxique et dommageable qui débute à l'instant. Voici réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque le principal de nos soucis, eh bien, ce n'est pas vous. <rire> Riez p o n o t s u r v i v e en foire, cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. c u s p a n d r a g o n fucking said so. Go! Je ne vous souhaite pas la, pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 12 juin de l'Art de Disgrâce 2012. Je suis le Dr. Payne Pendragon et mon assistant est toujours Sinistro. e t oui, je suis Sinistro, c'est mon assistant ici, le Dr. Pendragon. Et vice-versa. Puis v C'est un nouveau groupe, ça?、Hein? Non, non, c'est une, une réplique de Coco le Clown. Ok, <rire> Coco le Clown. T'as-tu connu Coco le oh, Clown? Oh oui, j'ai、ah. connu Coco. C'était Coconut、clown. qui disait ça. Eh, <rire>、hey, qu'on en apprend des belles choses en réanimation. <rire> h Eh i n e bien,、euh, effectivement, Sinistros,、euh, à toi, je te souhaite presque la bienvenue. Presque? Oui. Il a, dit, il a bien dit presque, effectivement. Mais c'est déjà un pas dans la, dans la très bonne direction. Je me ramollis, bordel. J'ai un presque. Tu es e un presque. Et, mais, par contre, un presque bien souligné en gras. Ben、oh、oui, s o u l i g n é s o u l i g n é en jaune. Là, Comment vas-tu? Ben, c'est pas pire. Ouais? C'est pas, je sais presque. C'est presque bien. <rire> D'accord. Non, mais là, tu sais, il faisait beau toute la journée, pis u là, on arrive, pis u là, il mouille. Pis... Ah, moi, ouais, je suis content. Je suis très, sais, très, très, moi, heureux. Moi, ça, très heureux. Je suis très heureux. J'ai, j'ai、euh, grand espoir dans un premier temps que cette pluie Pour... Ben, Ça commençait déjà à être un peu plus frais. Ben voilà, c'est ça, parce que ces températures suffocantes-là, ce s t pas très agréable. Et déjà, que la chaleur y étant, l'humidité en surplus, moi je trouve que c'est la cerise qui fait déborder le nain. Oui, c'est ça. Comme dirait l'hyperanisme. On ne mord pas le, le nain qui nous nourrit. C'est ça. Non, il disait, c'est la cerise qui fait déborder le s u n d a e ou comme, ou comme le, dirait le. le, le... Le capitaine Charles p e t e n a u d、oui. du Romano-Fafard. Il vaut mieux pas tuer la peau de l'ours, surtout si il n'est pas d'accord avec le prix. Effectivement. Donc, e、euh, n cette soirée pluvieuse, vous êtes à réanimation, et ce jusqu'à 22 heures. On vient d'entendre à l'instant les formations suivantes. Celle-ci, celle-là, peut-être, et un peu. Presque. Voilà. Ace h e r est e la pièce Venom qu'on retrouve sur la dernière parution, parue sur Nepal Records, c'est-à-dire The Great b l o o d j o n n i n g C'est un bon album. De trash européen, et je dis bien européen parce que vous le savez probablement que je ne suis pas un fan d'emblée de trash européen, mais j'ai toujours eu un penchant pour eux. Juste auparavant, nous avions la très bonne formation Witchery et la pièce t h e God Who Fell From Earth que l'on retrouve sur Witch Krieg. Qui est également la dernière parution de cette formation. Et une、2000. excellente parution. Oui, c'est un très bon album, paire en 2010 sur Century Media. Sacrifice, formation、euh, mythique canadienne, et la pièce de Great Wall que l'on retrouve sur également. La dernière parution de One I c o n d e m et espérons, non pas la dernière avis. Et je vais vous dire tout de suite, c'est que le vinyle de One I c o n d e m sonne mieux que la version CD. Je suis d'accord avec toi. Ça sonne mieux, ça、oui. sonne plus chaud, ça sonne. C'est、mmh. plus rond, Ah plus... oui, oui. Je suis d'accord avec toi, j'ai fait la thèse aussi. Donc, The One I c o n d e m est paru en 2009 sur Marquis Record. et Nous avions ouvert avec un grand classique de Creator, soit la pièce Riot of Violence que l'on retrouve sur、euh, Pleasure to Kill. Qui est, selon moi, encore à ce jour le meilleur album de la formation Creator, à l'époque où ils étaient vraiment trash speed metal?、Mmh, ben, moi, j'ai bien aimé、euh, Endless Pain, le petit côté.、Euh Un petit peu croche.、Oui. Ben, pas érosus, un petit peu. ça, cool. Ouais, ça a un c e r t a i n c h a n c e je dois dire. Il y a des bonnes pièces comme、oh、Stormer the、ouais. Beast. C'est、oh、bon.、Ouais, c'est bon, c'est bon. Sans l a n v i e il v a l e c'est bon aussi.、Ah. Donc, le jeu d o u t kill qui part en 1986 sur、euh, une étiquette qui était très prolifique à l'époque, c'était Noise Record.、Mmh, la défunte, ça, c'est dans le temps du. Du rock en stock et des、ouais. Banzai Records. C'est à l'époque、euh, qu'on découvrait semaine après semaine ou mois après mois des nouvelles、ah、ouais, formations. Ouais, ouais. On virait fou dans le temps. Ah,、là. écoute, b e n on vire du... encore fou. Oui,、ouais. oui, ben, on vire fou. Mais parce parce qu'à qu l'époque. On le reste à l'année, là.、Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était. Je sais pas, c'était pas pareil comme aujourd'hui. on découvrait aussi. Ben,、oui. Il y avait le charme de découvrir dans tout ça. Puis cette musique-là était assez balbutiement en tant que vrai heavy metal, si on veut, ou. Même pour le temps. Disons qu'en tant que Metalhead à l'époque, on se sentait un peu plus tout seul de notre gang,、là. Il n'y en avait pas mal moins. Ouais,、euh, c'était,、euh, c'était beaucoup plus,、euh, je dirais, des clans retranchés,、oui. qui sont devenus des irréductibles par la suite pour maintenant former des Légions a i d e C'est assez astérique ce qu'on a fait. Ça fait du bien, disons. Voilà. On a des présentations pour vous ce soir. Sinistro s'en a dans quelques instants. Moi aussi, j'en ai une. Un peu plus tard dans l'émission, je vous ferai faire un survol de deux pièces du nouvel album de Soulfly, qui porte le nom de Enslave, d qui est paru il y a quelques J'irais peut-être pas jusqu'à quelques mois, là, mais、euh, en fait, assez récemment sur、euh, Roadrunner. La, la, la presque défunte. La、Road、presque、Runner. défunte、euh, étiquette de la. En r e septembre, il n'y aura plus rien. Oui, effectivement, Roadrunner auront été rachetés par le même jeu. i l s avaient été rachetés. Mais je veux dire, ils ont, ont, seront absorbés par. Ben, c'est、euh, Warner Brothers qui avait racheté、euh, Roadrunner Records. Et,、euh, seules les grosses têtes d'affiche, s、euh, verront leur contrat,、euh, honoré honoré. l e u r contrats, euh, h o n o r é Donc, nickel bouette et ces、ouais. quelques petites cochonneries,、euh, Probablement les bandes comme Slipknot et compagnie. Ben, en tout cas, les gros, gros, gros, gros, non,、ouais. C'est sûr que certains des bandes comme Trivium ou、euh, Opet ou des groupes de même, ils n'auront plus de contrats, là.、Euh, tu penses qu'Opet n'a u r plus de contrats? D'après moi, non. Ben, moi, je pense que Hope e r t h vont venir se faire ramasser par Warner à peu près assuré. Ben, en tout cas, l'avenir nous verra. o i s mais. Si M. Arkefel dit oui. Ben, c'est un gros joueur, Hope e r t h dans le métal. Oui, là, mais c'est le problème. C'est signé pour un major comme、euh, Warner Brothers. s t u signes ta mort, là,、ouais. Ben, là, tu sais, parce que eux autres,、euh, tu fais pas de cash, c'est Yann, c'est fini, là. Ouais, c'est vrai que c'est de la machine associée. e n c'est de、là. la grosse, grosse, grosse machine, pis u ils vont décider de. Ben, de, de, de l'autre côté, s i n i s t r o a on prend encore l'exemple le, le, le, le, de r o p e r Moi, je pense que r o p e r fait partie des bandes métal, sous l'étiquette métal, qui vendent encore le plus, là, parmi peut-être, une bonne multitude de, de, de groupes,、là. Parce q u a u p e r t va chercher quand même un, un public oui, un assez large, large. Oui, bien sûr, mais c'est cool.、Bon, c'est à suivre, mais、cool. bref,、uh, Roadrunner Records ne sera Moi, plus. Personnellement, en tant que musicien, avoir, euh, euh, ayant un contrôle sur Roadrunner, j'aurais le choix de m'en aller sur Warner ou aller signer pour un plus petit, j'irais vers le plus petit. Probablement. Plus de latitude. Personnellement. Personnellement plus de latitude. Peut-être moins de diffusion, moins de promotion, mais un peu plus en contrôle. Oui, c'est ça. Bref,、euh, deux pièces de Soulfly. Je vous le commenterai tout à l'heure, e、euh, n ce qui est de mon appréciation. Je l'ai pas fait encore sur le site de réanimation. J'ai été un petit peu en retard, pris de cours, là. C'est le week-end dernier. Beaucoup de travaux à l'extérieur, donc,、euh, ben, c e s t la première fin de semaine de beau temps qu'on avait aussi, alors. Euh, ouais, euh, continue.、Euh, j'ai fait les, les, les, chroniques de Sinistros.、Euh, moi, j'ai pas eu le temps de faire les miennes, donc je me rattraperai au courant du, e、euh, i、si、c i la fin de la semaine ou le week-end prochain. Bref! mais、euh, toi! Quelles sont tes présentations? Ben, en fait, ta première présentation de la soirée.、Mais、moi aussi, j é t a i s un petit peu en retard sur mes chroniques. C'est rendu, j'ai écrit mes chroniques, e l l s o n t publiées après avoir présenté les albums. Ça revient presque au même, en tout cas. Ben, moi, personnellement, je ne vois pas que ça ait beaucoup d'incidence parce que. Ça ne v o u t pas. Tu as présenté la musique, après ça, tu t'en fais une bon, revue écrite. Là, parce qu'à tu... un moment donné, j'ai eu tellement de chroniques à écrire, tellement d'albums à présenter que ça. En tout cas, ce s t pas très grave.、Là. Moi, je ne trouve pas ça très dommageable. Non. Euh, ce soir, je vous présente、euh, trois excellentes formations、euh, qui vont donner dans l'une dans un dette très technique,、euh, l'autre dans un dette très brutal et la dernière dans un jazz dette métal instrumental. On a du stock très intéressant pour vous ce soir. Alors, on va commencer avec une formation. Si tu me permets, est-ce que tu réalises que dans tes trois présentations, c'est dette, dette, dette, trois dead fois? Dead. Oui. Puis, est-ce que tu réalises que dans mes trois blocs, je ne joue que du dette? <rire> Moi, j'appelle ça simplement une saine contamination. Bon, c'est excellent.、Ouais. Première formation de la soirée,、euh, je vous présente un groupe qui vient de la République tchèque qui s'appelle Hypnos. p i e r r va, vas-y, continue. Hypnos, e、euh, Hypnos, e avec un album qui s'appelle Heretic、euh, Commando,、euh, Rise of the New Antichrist. Avec un K. Avec un K, c'est encore plus、euh, méchant. Voilà.、Euh, c'est sorti encore sur un label très bizarre. h a n d h e a t p r o d u c t i o n s n C'est paru en avril 2012. Deux pièces de la formation Hypnos e qu'on va entendre、oui. immédiatement après cette pause publicitaire. Après cette pause publicitaire, on va entendre les pièces Nailed to the Golden Throne. コンフェルト・チェイス・イン・ディ・アポスト r 『Suicide Silence』、『Leal Big Fish』、『Protest h e r o Poey Bud』、『v u g a r Machin』、『Monononcle Serge』。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 Doc's Rockfest is e p r s t o u f d i e r d e g o l to p r s p r a s e s e n t e r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 19h56, quelques minutes en avance sur la publicité, mais c'est pour la bonne cause et parce qu'on va avoir plein de choses à vous raconter. Ah, que oui, que oui. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre la formation suédoise Unleashed avec la pièce titre de l'album Hodalheim qui est paru en avril 2012 sur Nuclear Blast. C'est un excellent album, puis procurez-vous ça, ça vaut vraiment la peine a l l e z lire ma critique sur o u r l e m o r t c o m c'est Très bon.、Mmh. On a、oui. eu les Américains、uh, Revocation qui, si je ne m'abuse, sont déjà venus au 3RVM Metal Fest、uh, il y a quelques années. Chose que. Il、mmh. me semble ouais, que. Oui, ça, semble ben, que oui. ça se peut, oui.、Euh, C'était la pièce Dissolution Ritual tirée de l'excellent c h a o s of Form paru en 2011 sur Relapse. Et on a eu une présentation d'album de la formation tchèque Hypnos、euh, avec les pièces.、Euh, Nailed to the Golden Throne et Inverted Chasing the Apostles c e s t tiré de l'excellent album Heretic Commando Rise of the New Antichrist et s'est paru sur h e n h e i d Productionen en, en avril 2012. Est, ça, ça, ça, ça fait pas mal Dutchman. C'est dans le bout. Nos autres viennent de la, ouais, ben, de la, la, la République tchèque. p a r Oui, c'est vrai. Parce que Tchécoslovaquie, ça n e i s t e p e x i s t a plus. Bon, ben, c'est pas mal, pas mal, pas mal agréable, ça, mon Sinistros. e Fait que ça nous a fait un plaisir. Tu peux disposer maintenant. Allez, allez, oust. Oust. <rire> Pourri. Pourri, McMillan. Pourri. Bon, grand-mère. C'est l o n g t e m p s qu'on ne t'avait pas entendu. Tu <rire> <Hok Habib> vois, <consumers> <rire> on s'ennuyait beaucoup. <rire> J'ai,、euh, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de faire énormément de mises à jour de sites. Je n'ai pas écouté énormément de nouveautés, mis à part.、Euh, Soulfly. Par contre, j'ai eu, eu le loisir de me taper un seul et un, ou à peu près un seul et unique film le week-end dernier. Et étrangement, c'est un film québécois. Il faut que tu dises Hein Hein Ben, c'est là pour faire les effets spéciaux. Ok, ok.、Toi. Donc, comme je le disais, étrangement, c'est un film québécois.、Hein? Ben oui, un film québécois. Mais voyons donc. Hein? Dr. Pendragon n'est quoi des films québécois. C'est un moment de faiblesse. Non, mais un moment de faiblesse <rire> qui était profitable, je dois dire. Non, il y a quand même des très bons films québécois. C'est sûr et certain que qui dit québécois dit film s très long s et très, très endormant s par moment. Tu s a Il s i y en a beaucoup au départ. Oui et non. Moi, ce que je reproche souvent au cinéma québécois, c'est effectivement, comme tu le dis, d'avoir. Souvent des longueurs qui ne nous amènent pas à grand chose de très palpitant par la suite,、mmh. mais c'est de mais voir. Mais c'est peut-être l à pour justifier les budgets gouvernementaux. <rire> ouais, je ne sais pas, hein. Encore là, celui-là, il a été、euh, probablement. b e n d'après ce que j'ai pu voir dans le générique à la fin, là, ouais, il y avait toutes les i v e n t i o n s tous là, les、Téléfilms、films Canada, aussi, ouais. Ouais, c a n a d a Bref, le film s'intitule La peur de l'eau. Et effectivement, comme je n'ai pas terminé ma phrase, pourquoi je, les films québécois, je ne suis pas très attiré C'est parce que généralement, je les trouve comme un peu ennuyants. J'ai pris, j'avais eu le conseil、euh, d'un ami de me dire Écoute, tu devrais aimer ça. Je me suis dit Bon, ben, je vais le risquer. C'est un très bon film. C'est un très bon film, La peur de l'eau. C'est un film de Gabriel Pelletier qui met en vedette Pierre-François l e j e a n e entre autres, qu'on a reconnu、euh, dans, les dans Les Invincibles précédemment. <rire>、euh, Brigitte Pas g o n a que je ne connais pas. Normand d a m o qu'on a déjà vu dans non, plusieurs quelques... choses. Ouais, effectivement. Oui, effectivement. Stéphanie Lapointe, ça ne me disait rien. Pascal Bussière, qui me tape sur les nerfs royalement. e n c o r e là, c'est des c s Mais toi aussi, tu ne l'aimes pas Ah、oh, non, pas du tout.、Mais、moi, je ne suis pas capable. Et Paul Doucette, entre autres.、Euh, Pierre-François Legendre, c'est un gars qui m'a toujours un petit peu tapé ses nerfs. Bon, mais est il un, est. C'est un genre. C'est un, un genre qui n'est pas le mien. Il est excellent. <rire> c'est un genre, mais ce n'est pas le mien. Non, il est excellent dans son rôle. Il joue le rôle. D'un policier de la Sûreté du Québec, d'un sergent de la, de la Sûreté du Québec aux îles de la Madeleine. Il y a hey, un y, meurtre. Il était tout seul de sa gang, m o i m ê m a là. Ben, il. Mais en fait, lui, il ne vient pas des, des îles, là. Non, non, mais tu sais. Lui, il. est incorporé à un groupe de, de, de, de. qui sont tous des locaux, à peu près, là. Donc, mais il ne fait pas vraiment bande à part, mais il y a des idées qui sont très particulières. Et il doit. Il y a un meurtre qui se produit. Un meurtre qui est relativement sordide. Et. Ce sont les premiers, bien sûr, dépêchés sur la scène du crime, mais ils se font rapidement retirer par les enquêteurs、euh, des crimes majeurs、euh, de Montréal. Et ça, ça ne le fait, fait vraiment pas son affaire. Parce que, au début, on voit que le personnage est plus ou moins confiant en lui. Il y a une partenaire avec lui, puis elle est comme très timide et elle se fie beaucoup à lui pour tout ce qu'il va avoir comme intervention. Puis lui, il n'y a pas beaucoup d'initiatives, pas beaucoup de, je dirais, de. de Comment je pourrais dire? i n i t i a t i v e oui, de mais. Leadership. De leadership. voilà. Et lui, ça, ça le pique tellement au vif que ce crime-là ne lui semble pas être aussi banal que ce que l'inspecteur des crimes majeurs semble vouloir le faire croire. Parce que pour lui, l'inspecteur qui est interprété par、euh, Normand D'Amour, parce que lui, c'est comme une routine. C'est comme, bon, les preuves sont là, c'est ça, c'est ça, on ne cherche pas plus loin.、T'sais? Puis souvent, dans les faits, bien, c'est pas toujours comme ça.、Mm. Donc lui, il est très curieux. Il, il s'investit énormément dans cette enquête-là. Et c'est vraiment tout ce qu'il va faire pour reconstituer, chercher les preuves. J'ai trouvé ça vraiment bon. Je suis certain, Sinistros, que t'aimerais ce film-là. C'est vraiment bien interprété. C'est, côté décor, c'est quand même assez bien, l e s îles de Madeleine, c'est pas, pas vilain à voir non plus, C'est assez grandiose. Et puis,、euh, il est tout ça affubé d'une espèce de phobie de l'eau. Ça va pas, Ça va pas il bien. Il、là. est entouré d'eau. Il est entouré d'eau. Donc, il y a à combattre plusieurs démons. C'est un bon film. Je le recommande. C'est un, un film qui s'écoute très, très bien. Et puis, j'ai été agréablement surpris que la fin était plus ou moins, en fait, vraiment plus ou moins prévisible.、Ah. Donc, il y a une espèce de dénouement intéressant. Donc, La peur de l'eau, c'est le, le film que je recommande pour cette semaine. 20h03. Et cette fois-ci, on va continuer en musique avec、euh, mes présentations, qui sont probablement. aussi plates que les m i e n s Ouais, peut-être même plus, je dirais. <rire> bon, écoute,、euh, j e s s a i e de faire un différent à l'habitude,、euh, de l'habitude, et puis、euh, c'est effectivement ce que j'ai fait, c'est du death metal. <rire> ha,、ah, okay. ha, ha! C'est f a r ça que j'ai fait, hein? o n va、hein. entendre entre autres du Hate Eternal, du Behemoth, du Chrysin, du Decide, mais tout de suite commençons avec la formation Suffocation et la pièce Calm LRI Priest. Vous êtes à réanimation des Undead Incorporated Show. 9 9 1 FM Go!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 The Devil Wears Prada War Suicide Silence Real Big Fish p r o Tout e the e s t h r Boy d v ça c h i n est Monon e e r g o u t et ça bien plus au Detox Rockfest le 15 et 16 juin prochain du côté de Montebello. Camping disponible et partez a s s u r é Le 15 et 16 juin, ça se passe à Montebello.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 1> pour 89 1 20h29, et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation sur les zones du 89.1 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 C'est fou dans vos oreilles. C'est fou dans ma tête aussi. On vient d'entendre la formation 8 Eternal et la pièce d'ouverture du très bon album Fury in Flames, soit e l l and Venom. Ça, t'es pas encore rendu là, hein? Ça sent bien quand même, <rire> à grands pas.、Uh, Hail to s i n i s t r <rire> o s C'est par en 2008 sur Metal Blade. Juste auparavant, nous avions la pièce d'ouverture du bon album, dernier album paru, en fait, au studio original de、euh, Behemoth, soit Evangelion et la pièce Damonas, qui est tirée de l'étiquette Metal Blade. Chrysian est la très bonne pièce aussi, s l a n Là, je ne vais pas dire que ce que je pense est pourri quand même.、Là. Slaying Steel, pièce d'ouverture encore du très bon album Sorin Storm, avant-dernière apparition de cette formation brésilienne, paru en 2008 sur Century Media, Deside et Worthless Misery de, de l'album, ben oui, Hulu aussi est bon. Tell death, <laughs> death Do Us Part, qui est paru en 2008 sur E-Rake, et nous, ouvert, ou, nous avions ouvert avec une très bonne pièce de Suffocation, soit comme L.O.I. r Priest. Tirer l'album Blood h a l t h qui est paru en 2009 sur Nuclear Blast, qui est aussi la dernière parution. C'est un bon album, Blood h a l t h mais je dois dire que Suffocation, c'est pas ma meilleure formation death metal. Bref. <coughs> Un film très intéressant qui sortira sous peu, qui porte le nom de Star Wars. Un film d'un nouveau producteur qui porte le nom de George Lucas.、Ouais. C'est à voir, entre autres, avec Harrison Ford, Mark Hamill et... Des l a r u n e s parfaits inconnues. Oui, c'est ça. Ça sera à surveiller bientôt de Hey, n a t e r r e t u r Near You. Non, en ça, son、euh, THX. En super José Littoscope. <rire> non, c'est parce que Sinistros et moi, on parlait des.、Euh, des justement, des. Tu sais, comment on appelle ça, une, quand il y a ce film, une sixthulologie. Une s i x t h u o l o g i e Une trilogie x2. Une trilogie x2. Ça doit être ça, effectivement. Ceci étant dit, allons faire un tour du côté spectacle. Euh, ici, dans la région immédiate, soit présentation de trois bières métal, vendredi le 15 juin prochain, c'est ce vendredi-ci,、euh, à l a r é n a de Saint-Boniface, vous pourrez voir, et ce, gratuitement, les formations Perfect Murder, Mass Murder Messiah, White Owl Misery, Hopeless Nation et Die Young and Pure. L'ouverture des portes est à 19h. Le Spectacle dé dé débute à 20h. C'est pour tous les âges. Et comme je l'ai dit, c'était gratuit à l a r é n a de Saint-Boniface. Le mardi 17 juillet aura café le stage. C'est la formation Skeleton Witch qu'on a déjà présenté bon nombre de fois ici à l'animation. Ils seront en compagnie de la formation montréalaise Barn Burner et le Strig Empire. Donc, c'est le mardi 17 juillet prochain. L'ouverture des portes est à 19h. Le Spectacle dé débute à 20h. C'est pour tous, il est en coût de 10$ et c'est au Rock Café, le stage. Skelton Witch, je les ai vus une fois en spectacle, c'était excellent, je dois le dire. Et doit-on dire aussi que nous attendons toujours les révélations de ce 3-River Metal Fest 2012, 12e édition, qui se tiendra les vendredis 12 octobre et le samedi 13 octobre prochain à la Bâtisse Industrielle. On a beau faire des spéculations, on a même eu beau faire des recherches, on n'a rien trouvé. Non! Non! C'est soit que les organisateurs ont appelé tous les groupes pis ils ont dit, dites-le pas. <rire> Parce qu'il n'y a aucun tour date, à nulle part qui écrit jusqu au, jusqu au est écrit. Jusqu'au metal set. C'est que les gens de ton v e a m é t a l doivent comprendre qu'il n'y a pas juste nous autres qui commencent à être curieux pis si on veut être capable de bien le mousser, il va falloir commencer à le faire à un moment donné. Parce qu'on est quand même rendu presque milieu juin, là. Effectivement. Puis, d'autant plus que nous autres, on va tomber en mode pause estivale dans quelques semaines à peine. Donc. Effectivement. Donc, on va être pratiquement un mois sans pouvoir faire de publicité à ce、voilà. propos. Ça, c'est du chantage émotif. Oui. Et, côté spectacle, à l'extérieur de la région immédiate, soit mauricienne et trifluvienne plus précisément, eh bien, BCI présente le jeudi 16 août au Petit Campus Into Eternity en compagnie de Single Ballet Theory, Rick Shaw et Carcaeus. C'est à 20 heures, il en coûtera 15 et 20 de taxes incluses via admission. Creator Accept, Swallow the Sun et groupe invité au Metropolis lundi le 10 septembre à 19 heures. Billets disponibles sur Ticketmaster au coût de 30 et 43, 34 et 78 plus taxes. C'est pour tous. Nightwish et Carlotte le 19 septembre au CEPSOM au coût de 50 taxes incluses. b i l l e t VIP à la porte à 18h au coût de 100、yeah. pour tous.、Oh. Présentation, Event Co. Greenland、euh, disponible sur Ticket Pro.、Euh, Catatonia, Devin Thompson. e、euh, v i n Thompson, Project Catatonia, Paradise Lost Stolen Babies, la musique des pierres à feu. Euh, c'est vrai, c'est de la musique de Pierre. Mais c'est bon, s t o l e n Babies.、Euh, le 20 septembre, 18h10, au Café Campus, au coût de 23 et 28 taxes incluses, d i s p o n i b l e via admission. Et, et, et, le 30 septembre, The Almighty Morbid Angel. Oh, que oui. <clas> en compagnie de Dark Funeral, Grave et Vadmin v o n Bon, Van Minden, je peux pas vous dire ce que c'est. Je présume que c'est une formation locale. J'en ai aucune idée. Dog Funeral, on connaît. Et Grave ou Sea Grave, ça reste intéressant. C'est le dimanche 30 septembre à 19h au Club Soda. Nice place.、Mm -hmm. Les billets sont en vente, vente、euh, le 22 juin, donc、euh, dans peu de temps. Euh, au coût de 28 et 52 et 32,91 plus taxes. C'est pour tous.、Euh, et Epica, a i l s t o r m i n s o m i u m s y s t è m e d e v i n e et Destiny Potato seront métropolises le 30 octobre prochain de 19h au coût de 26 et 9, 30 et 43 plus taxes et b i e t VIP à la porte à 17h au coût de 60 et 87 plus taxes disponibles via Ticket Master. Hein? The job is fucking d o n e Maintenant, Sinistros, nous embarquons dans ton deuxième.、Euh, je ne sais pas trop comment t appelles ça.、Oh, C'est un bloc, OK? Un bloc. <rire> un bloc.、Euh, je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y a certains pays de la planète où ce sont. Oui, je remarque, je remarque ça tous les jours. <rire> tous les jours. Où o n ne s'attendrait jamais à avoir de ban de s métal?、Mm -hmm. Surtout pas d'être métal. b e n Et surtout pas un ban d qui est canadien, mais qui était dans un de ces pays avant. C'est Parce que j'ai de la misère à comprendre ton abréviation.、Là. Fait qu'on r t u e tu m'expliques c'est quel pays. Ça, Ça, c'est en anglais. ça. UAE. Ça, c'est vraiment les, le s i g l e officiel. Comme Canada, c'est C-A-N. d n、ouais. eux autres, c'est UAE. C'est United. Argentine des États de l'Est. C'est la t c o m p r e Donc, c'est les Émirats Arabes Unis. Oh, oh, oh! United Arabic Emirates. Ah, t'as tout compris. Ouais, ouais. Félicitations. Ouais. Formation Perversion. Je connais pas du tout. Ben, Moi non plus, je connaissais pas ça, mais là, je connaissais ça en Titi. Ah oui? Oui, parce que j'ai eu la puce à l'oreille en allant fouiller sur cette、euh, formidable formation de Death m é t a l méchante.、Mm -hmm. Figurez-vous donc que j'ai réussi à trouver qu'il y avait. Un ex-membre de Nephélium là-dedans. Ah, ben oui, parce que c'est. En voyant ceci, je me、oui. suis dit, mais comment diantre est-ce possible? Parce que Nephélium, ça vient de Toronto. Eh bien, Nephélium, avant d'être à Toronto, était aux Émirats arabes Effectivement. unis. Effectivement. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. f a i r que. Une pierre deux coups. Ben oui. On va présenter deux pièces de l'album de Perversion qui s'appelle Pillars of the Enlightened. Puis on aura une pièce de n e p h e l i u m après. Ben, quelle suite dans les、oh, idées. Ah, ça suit, ça suit très bien. Oui. Puis ça sera suivi de la formation française Gorod que j'ai passée dernièrement et qui est excellent. Alors, allons-y. Et, allons et, et as-tu remarqué, lorsque Gorod, tu le prononces en verlan, qu'est-ce que ça donne? On ne dit pas. Ça dit pas. Dorog. Et <rire> ben, tu sais ce que ça veut dire, Dorog? Non. C'est Gara dans Verla. Ah, <rire> fais-le! <rire> T'as réussi à penser à ça? Mais ouais, c'était la gymnastique cérébrale du mois. Alors, allons-y avec la formation Perversion et la pièce Aging, The Unverted et The Great Deception tirée de Pillars of the Enlightened. C'est sorti en 2012 sous étiquette indépendante. Joe! <tousse> Clown. Eh bien, non, nous ne sommes pas mêlés du tout. Du pas coup, du tout.、Coup. On était partis dans des grandes conversations féline. s À un moment donné, on s'aperçoit, hé,、hey, la t o u r n e est finie. Ouais, effectivement. Ah, elle a u jouer, z a t o o n Bien joué、ouais. oh, jouer. b e n joué. a h on ne sait plus. C'est pas grave. Ben ouais, elle avait joué, ça, je te le jure. n o n c'est très c h o Eh, on vient d'entendre formation française Gorod avec s a i l i n g Into the Earth,、euh, euh, t i r é de l'album Perfect Absolution qui est sorti en mars 2012 sur Listenable Records. Tout juste avant, on a eu la formation canadienne. Nephélium avec Merciless Annihilation, tiré de l'excellent album Coils of Entropy, qui n'est pas sorti en 2011, mon cher ami, mais il est vraiment sorti en février 2012. Sous étiquette、euh, indépendante. Oui, effectivement. Je pense、ouais. que je l'avais r e ç u o d'à peu près dans ce, ce temps-là. effectivement. Oui, effectivement. Et on a eu、euh, Perversion des Émirats Arabes Unis. Qui comporte un ancien membre de Nephélium avec、euh, la pièce Aging, The Unburted et The g r e a t Deception. C'est tiré de Pillars of the Enlightened、euh, en 2012 sous étiquette indépendante. C'est un album que je vous conseille fortement. Oui, c'est cool ça. J'ai bien aimé Perversion, c'est bien. 20h52 et、euh, je vais faire pr ma présentation de la soirée qui est le dernier album de Soulfly.、Euh Autre formation, nombreuses formations de Max Cavalera. Je regarde la pochette、euh, rapidement comme ça. là.、Oui. Ça pourrait être signé Away, ça, genre. C'est vrai、euh, que ça fait très, t Away. Ça, ça ressemble beaucoup. hein? C'est vrai que ça fait très, très, très Away. Il faudrait que je vérifie là, si. Ben, on va ça. regarder ça pendant, pendant qu'on fait jouer les pièces. Non, je vais te le dire tout de suite. Artwork by Marcello Vasco. Ben, T'es un c a p i l l e u r Non, mais c'est vrai que c'est vraiment le style de Away. Ah、oh, oui, très, très beaucoup. Oui. Bref, album qui porte le nom de Enslave, qui est paru sur Roadrunner Record. J'ai retenu deux pièces. Normalement, je présente trois pièces d'un album. J'ai retenu deux pièces parce que moi, j'aime beaucoup Ministry. OK? Et je trouve que ce qu'ils ont essayé de faire avec l'album Enslave, c'est un peu la recette de Ministry. Oh! Je ne dis pas dans son entier, mais on retrouve souvent les éléments, la façon d'amener les pièces, l'espèce de, de rapidité de ministry, si on veut, avec、ouais. le son de ministry un petit peu. Ça peut être intéressant parce que moi, personnellement, sur、so、le fly, j、euh, euh, euh, oui. a i m a i s vraiment t r i p e r là-dessus. Moi, le côté tribu, ça me pousse. C'est p u l t u r o je n'ai jamais aimé ça à cause de ce côté-là. Tu sais, c'est côté,、ouais, euh, euh, très influencé par le côté c u l t u l Côté、tribale. folklorique、euh, ouais. de, de, de le, du Brésil ou de, du, coup, du coin de pays où ils viennent. Effectivement. C est, c est,、euh, nous, c'est du Brésil, effectivement. C est, c est, Max Cavalera a toujours été très, très influencé par ses racines. Moi, je trouve que c'est correct. Là, non, non, c'est、euh... pas. là. Mais、euh, <coughs> moi, j'ai. quatre ou cinq albums de Soulfly. Enfin, moi, je trouve qu'il y avait trop de. Comme dans les... le premier ou le deuxième album, je pense, il y avait tellement de percussions Beaucoup d e p e r c u s s i o n s Mais moi, ce côté-là m'intéressait, minimalement.、Euh, j'ai toujours retrouvé une à deux bonnes pièces par album que j'appréciais vraiment. Je dois dire, par contre, que l'avant-dernier album, Homan, e j'ai trouvé très bon. J'ai trouvé très bon, très proche du speed metal, beaucoup plus traditionnel. Puis, vraiment, tu sais, on avait l'impression qu'il y avait un back in time dans ce qu'il faisait. Cet album-là, j'ai rien contre le fait que ce soit, si c'est le cas, c'est peut-être pas le cas, que ce soit une influence ministry ou quelque chose de genre, mais laissons ça à ministry. C'est leur genre à eux, ceux autres qui l'ont développé, ceux autres qui l'utilisent le mieux, selon moi. Donc, on va écouter deux pièces qui sont,、euh, la deuxième et la troisième pièce, respectivement World, Scum et Intervention. So fly.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 21h07. Et avant cette pause publicitaire, on a entendu deux pièces de Soulfly tirées du dernier album Enslaves qui est paru en 2012, un peu plus tôt. Sur l'étiquette Roadrunner, on a entendu les pièces Intervention et World Scam. Qu'en as-tu passé? Ben, pensé, d e v a i s j e e Pensé, pensé. J'ai pensé, moi, que la dernière pièce, c'est du ministry c h e p e t e pas mal. Bon, Tu vois, j a v a i s pas tort.、Hein. t as eu la même réaction que moi. Je dis pas que c'est l'ensemble de l'album qui est ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça, c'est assez flagrant. Là.、Oh, oui, par moments. Le là... vocal, le, le, le, la façon d'amener à t o u n e puis tu sais, c'est. Oui. Et tout à l'heure, en fait, la première pièce, World's Come, on est désolé,、euh, le fade-out, on était allé s comme des bestiaux s'abreuver, donc on n'était pas ici pour voir que là, le fade-out, oh, oh, oh. Donc、euh, c'est pour ça qu'il y a eu un petit blink, mais qu qu'est-ce qu que vous voulez La pièce est faite ainsi. Bien, vous aviez à,、euh, juste à faire une pause pipi.、Euh. Bien, c'est effectivement le <rire> cas. Comme... Bref, un album qui ne passera probablement pas à l'histoire, mais qui est quand même, somme toute, pas mauvais. Là,、ouais. Je dirais honnêtement que c'est égal à, à peu près à ce que Soulfly fait généralement. Toujours une, deux à trois bonnes pièces par album, mais l'ensemble d a l b u m est généralement. Très égale. Je pense que des fois, Max cherche un petit peu. D'ailleurs, cet album-là est, est une collaboration de la Cavallera Family parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus d i g a l il y a beaucoup d'autres noms Cavallera qui apparaissent comme Special Guests. Bref, comme on le disait, on va passer à autre chose. Et cette autre chose est à deuxième, en fait, troisième présentation de la soirée. Et c'est une formation qui donne dans un. un Un style qui est uniquement musical? Ben oui, b e n oui. Instrumental, suis... de vrai oui. Instrumental,、euh, effectivement. Je vais avoir un bloc de. C'est sûr et certain que c'est un style de métal qui ne plaît pas à tout le monde. Parce que ça incorpore du métal et du jazz.、Mm -hmm. C'est du jazz d'être métal. Euh, c'est une formation、euh, allemande que j'ai découvert、euh, il, y a, il y a quelques temps qui s'appelle Counterworld Experience. Ils, sont, ils en sont à leur 4e ou 5e album、okay. euh, présentement. C'est uniquement instrumental. Il n'y a jamais de vocal. Il n'y a pas de vocal. e e d Si vocaux. s vocaux il y a, c'est、euh, comme des chœurs.、Euh, Mais il n'y a pas de, de, de lyrics, lyrics là-dedans.、Okay. Là, so. tu sais, euh, Euh, vraiment, je pourrais expliquer ça. C'est un mélange de death metal, hyper technique, de jazz, parfois de, de symphonique. C'est assez.、Euh... C'est assez troublant.、Ah, c'est assez、là. spécial comme、ouais. musique,、euh, mais c'est très, très bien fait、euh, pour les amateurs du style.、Euh, je vais continuer avec la formation polonaise Keta. Que j'avais présenté il y a quelques temps, qui est carrément disjoncté. Effectivement. On aura évidemment Ethéiste t ses petits frères à la r m a l r o m de Doom. À la room de Doom. Alors, un bon petit b l o c de jazz metal ou de metal jazz, si vous préférez. Alors, allons-y tout de suite avec Counterworld Experience et les pièces Trinity et Trois filles du roi. C'est tiré de l'album Music for Kings c'est paru sur les étiquettes indépendantes. En dé ce début de 2012. C'est parti. Allons-y.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 Au plaisir de vous servir. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89、ans. 21h36. Et n'oubliez pas, chers petits auditeurs que vous êtes, que la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission réanimation. Il n'y en aura pas. Un point, c'est Il n'y aura pas de reprise non plus. <rire> ben, o u i ben. La reprise de ce soir va avoir lieu vendredi. Vendredi. Donc, la semaine prochaine, si vous voulez. Ben oui, finalement, quelque... la reprise de mars prochain va avoir lieu, c'est-à-dire vide, néant, rien du tout. Oui, c'est une reprise sans contenu. C'est ç a Effectivement. Oui, parce que la semaine prochaine, moi, je suis en semaine de vacances et je n'aurai absolument pas le temps de faire réanimation. Oh, t'y go. Ben, c'est un oui. Non, non, non, s e <rire> vous garde, j'ai autre chose à faire. Puis,、euh... Mais, euh, je me fous carrément des auditeurs. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Ben, avec ce qu'on lui dit en <rire> fin de chacune des émissions, je pense qu'il vient qu'on s'en fout.、Euh, non, blague à part, c'est que、euh, le 19, effectivement, moi, je ne serai même pas dans la région. Donc, il、euh, n'est pas question que je fasse l'émission, à moins que tu essaies de la faire seule. Mais bon. bon, sinon, je、euh, ne、bon, dois a t'avouer que seul, je l'ai fait à quelques reprises et je n'ai pas réellement l i n t é r ê t Mais C'est sûr que je ne suis pas là. C'est ça. Ben voilà. À jaser tout seul. Et... On va se reprendre, soit la semaine prochaine, c'est le 19, donc、euh, ce sera le, bon, le 26. 20...、Ah, oui, non, 19, c'est ça. C'est celle qui ne sera pas là. La semaine prochaine, on、c、est, est absent, c'est le 19. On est de retour le 26, est qui est tout de suite après le, le, le, le retour du congé de la Saint-Jean-Baptiste. Et pour deux autres émissions. Donc, c'est le 26 et, et c'est le, le 5. Du, le, le 5.、Ouais. Le 5 sera la dernière avant la pause estivale. Et cette dernière émission-là, nous la ferons en compagnie du Rockmaster Alain Lefebvre. Donc, une émission qui risque d'avoir toutes sortes de rebondissements,、euh, je dirais, cocasses. Cocasses. <rire> Donc, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Des affaires cocasses. Oui, et r e b o n d i s s a n t s de propre. t é C'était très rebondissant.、Oui. Alors, on vient d'entendre un bon, bon, bon bloc de jazz metal. Oui. Comme seul moi, c'est vous en foutre plein、fait. la tronche. Absolument, absolument. Alors, on a entendu formation australienne que j'adore énormément. À la Room avec Silent Betrayal. C'est tiré de l'album Natural Causes. De 2011, c'est、mm -hmm. paru sur w i l l Tip Records.、Mm -hmm. Et on a eu les grands frères de la room, dont a T.S., h e i t formation américaine, avec f a k i n g Christ, tiré de l'excellent Jupiter de 2010. c é t a i t p a r u sur Season of Mist. On a eu les Polonais de Keta avec la pièce Blackpool. Excellent. Excellent album、mm -hmm. Second Sight de 2012 sur Instant Classic Records. Ça a l a s t dans les b e l des années 50. Oui, effectivement, ou K-Tel. K-Tel, Instant Classic Records. Et on a eu、euh, une très bonne formation、euh, allemande qui fait dans un jazz、euh, planant, métal, dette.、Euh, ben, dette, je dirais peut-être plus progressif. Progressif, o u i Ouais, progressif, métal,、euh, jazz. Euh, Counterworld Experience avec les pièces Trinity et Trois filles du roi. C'est tiré de Music for Kings. C'est paru plus tôt en 2012 sous étiquette indépendante.、Mm -hmm. Moi, j e trouvé ça intéressant. Moi, j'aime bien ça. j e trouvé ça très intéressant. Par m o m e n t ça me rappelait un peu le jeu de guitare à la Joe Satriani.、Oui, j'aime bien Joe Satriani. Voilà, il est 21h30. 40, maintenant. Oh, ça m'a changé dans la face, ça là, là. Il est 21h40, et, euh, c'est à moi qu'incomble cette fois-ci de terminer cette édition de réanimation, ce merveilleux Undead Incorporated Show. Vous allez donc vous ennuyer la semaine prochaine, mais n'ayez crainte parce que dès demain, vous aurez la baladeau de diffusion de la semaine prochaine qui sera en ligne. Et pour la semaine prochaine, vous aurez la balado-diffusion de cette semaine pour la réécouter. Donc, ben, dans le fond, fait, vous、ouais. pourrez aller piger à travers les huit dernières émissions puis vous consoler avec ça. Puis, si ce s t pas suffisant, bien, vous pleurez plus, c'est tout. Au pire, allez,、euh, l'émission de ce soir, vous l'écouterez vendredi en rediffusion. Bien、ouais. oui, c'est ça. Les, ça risque d'être les mêmes pièces dans le même ordre, avec les mêmes mots dans le même ordre, mais ça, il n'y a pas grand pouvoir. Bon, on ne va pas、pouvoir. faire grand chose. C'est ça. ça. Donc, on va y aller avec,、euh, quelques trucs、euh, fort intéressants. On entendait du Meshuga, du g o j i r a mais maintenant, on va entendre immédiatement une pièce de Rodding Christ tirée du très bon album Théo Gagnat. Elle nous m'a e l i c h e g o g g r a Et la pièce Esoteric Surgery que l'on retrouve sur l'album The Way of All Flesh, paru en 2008 sur Prostatic Record. N'oubliez pas que le nouvel album de g o g i r a sortira le mardi.、Euh, non. Le 25, c'est le lundi. Hein?、Euh, 20, non, le 25.、Euh, attends minute. Oui. oui. Donc, c'est lundi en revenant de, de la Saint-Jean-Baptiste. Euh, L'Enfant Sauvage,、euh, j'ai peut-être une chance de penser d e l e présenté, là, cette,、euh, au retour le 26. Oui, c'est vrai. J'ai entendu de la pièce L'Enfant Sauvage, ça m'a laissé de g l a c e Ah, ben ça, cette bande-là, t'aime s o u tempo, hein. Ben, peut-être. Oui, c'est clair, Il n'y a pas de peut-être, c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le côté cinéma, n'oubliez pas que le film Prometheus de r a y l e i Scott est en salle présentement. Ça, ça risque d'être vraiment bon.、Cool. Et que le 22 juin, ce sera Abraham Lincoln Vampire Hunters. Ça, ça risque d'être vraiment hot aussi.、Euh, donc, on va s e q u i t t e r sur une dernière pièce qui est d'une formation que j'affectionne particulièrement. Formation qui, malheureusement, j'aurais manqué lors de leur dernier passage il y a quelques semaines. Je parle de Meshuga. Et la pièce est Marrow, tirée du dernier album Colosse, qui est paru un peu plus tôt, il y a quelques, oh, quelques semaines, à peine, sur Nuclear, Bla Nuclear Blast. Donc, après cette pièce, ce sera la fin de réanimation, jusqu'au 26 juin. Donc, en entre temps,、eh、bien, consolez-vous avec les podcasts, les rediffusions, et puis, soyez Moyen de mensage si vous fêtez la Saint-Jean-Baptiste. Effectivement. Et sur ce. Allez tous vous fêtez. On vous fait foutre. We'll be back.